Euh, oui, parce qu'on arrête. Le, le bureau a décidé de ne pas continuer l'aventure. Euh, ça fait déjà plusieurs années... Oui, c'est Il y eh, bon, ai a des gens qui ont été décédés et qui ont été décédés. C'est une chose qui social. Il y a des stages de la vie, il y a des gens qui Parce qu'il chance qui a été décédé exception legacy um, ça gain rite ko um, exception legacy ça stack it sent ta ko gentia stengine badie bani ma bechte ko baditi ben j'a tu se coactivitatec bien marché alors je te dis chimple qui bon ben voilà, a bar d'injera qui ko diala petit jera qui ko diala ton droit va da te qui la stack bena d'autres occupations c'est sûr Bon alors peut-être qu'on se dit que c'est pas possible que le carnaval s'arrête qu'il y aura certainement quelque chose qu'on va certainement continuer qu'on va certainement faire quelque... voilà que quelqu'un que quelqu'un d'autre que soi-même va reprendre donc on s'inquiète pas trop